บ o ๊กทูหกสิบแปดหกสิบแปดใหญ่เล็ก grand petit grand petit ใหญ่และเล็ก grand et petit Grand et petit. Chang, t a i l l L'éléphant est grand. L'éléphant est grand. Nou, t a l l e La souris est petite. La souris est petite. M ืดและสว่าง Sombre et clair. ส ombre et clair ตอนกลางคืนมืด la nuit est s o m โ r e l า n น i t est s o ส b r รตอนกลางวันสว่าง le jour est clair le jour est clair แก่ชราหนุ่มสาว Vieux et jeune. Vieux et jeune. Kung pao, k u n o t r e g r a n d p è r est e très vieux. Notre grand-père est très vieux. s il y a n t e ans, il était encore jeune. Il y a sept ans, il était encore jeune. Beau et laid. Beau et laid. Piecere o u v e Le papillon est beau. Le papillon est beau. Mangmum n a i g l L'araignée est laid. ลาเรนี่ e อ๋อเลดหรือลาพอม gros et maigre gros et maigre ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม Un homme de cinquante kilos est maigre. Un homme de cinquante kilos est maigre. Cher et bon marché. Cher et bon marché. รถราคาแพง L'automobile est cher. L'automobile est cher. หนังสือพิมพ์ราคาถูกหนังสือพิมพ์ราคาถูกหนังสือพิมพ์ราคาถูกหนั